Et hey, bonjour à tous, bienvenue 10h midi, c'est parti, c'est le morning de l'été ensemble, on est parti pour 2h avec évidemment euh, des infos, de l'horoscope, de la météo, bref en tout cas, 2h de morning de l'été, c'est parti, vous êtes en vacances, vous êtes posé chez vous, dans votre pieu, n'importe où, vous êtes parti de travailler, bah bon courage à vous en tout cas avec le son de radio dans les oreilles, et puis pour démarrer, allô notre George, I'm le contrôle en direct jusqu'à midi, c'est morning de l'été, welcome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 na, na, na. Ils m'ont fatigué, faut pas ne pas aider à trop m'analyser, moi je tiens toujours ma parole, toujours ma parole Pas y laissez parler, vas-y laissez les faire Moi je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire J'aime plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire J'étais pour ton mal parlé, dans deux salles affaires Mon marche à la fin J'ai sûr les déranges J'ai syméroge C'est qui passe dans nous marche à la fin On en a rien à foutre. Podpod, pas de bluff, pas d'effet. On est comme des. Fa pas que j'en fais trop. On est les mêmes, on fait. Tu regardes trop la télé. On a d'autres défauts. Ils m'ont fatigué, ils sont pleines de sali. Delfontem analizy. Moins j'aime au ma parole. On nanana nanana. Ils m'ont fatigué, faut Je ne plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potins mal barrés dans deux salles affaires faire. Nous marchons à la fois j'ai de les déranger, j'ai de les dérange, j'sais, que ça, j'sais, que ça, j'sais que qui pense au monde tout. Nous marchons à la fois J'essaie de les déranger, j'essaie de les qui pense au monde On en a rien à foutre. Je crois qu'il m'en pris pour un. Je peux rien faire, c'est pas ma faute. Ça parle et ça rigole. Oh Dieu, nous nos promesses, de paroles. Et qu'est-ce que ça peut te foutre, peut te foutre Ou On va d'où on vient, on va on vient Rien à faire, je transe ma route Je marche, -y, -y, marche, marche à la parole Vas-y, parler, vas-y, laisse-les faire Moi, je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire Je traîne plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire J'ai des potos mal paré, dans de sales affaires On marche à la parole J'ai sais que les dérange, je sais que ça les dérange Je sais qu'ils passent en auto On marche à la parole I'm Il est énorme, ce sont vite à l'instant. Et Jules, ça les dérange en direct jusqu'à midi. C'est le morning de l'été. Soyez les bienvenus, tout le monde. Je m'appelle Alex. On est parti ensemble pendant deux heures. Et du lundi au vendredi, ça se passe comme ça. Et puis, je suis pas tout seul en studio ce matin. Il est venu me rejoindre, il est venu m'accompagner parce que je suis très fatigué. C'est Quentin. Salut, Quentin. Salut, Alex. Comment ça va Ça va bien, toi. La forme Super, ouais. Ah ouais Quentin est en forme lui. Dès bah, le matin, euh, il a toujours, beaucoup hein. dormi lui. Ça va. Bon, nickel. En tout cas, nous on est parti ensemble jusqu'à midi. il Fera un petit point tout à l'heure. il Nous donnera quelques infos croustillantes. J'espère. Je dis ça, je sais même pas ce qu'il. Il a un café. Il essaie de se réveiller. Ça. Alors on dirait y évidemment et puis là on rejoint tout de suite David en ce début de matinée jusqu'à midi puis on va faire un petit tour du côté de l'horoscope et tu es quoi toi comme euh, signe Moi Quentin je suis taureau. Ah ben on va savoir. Il, Les meilleurs. Il bande comme un taureau. Donc, expression. Allez l'horoscope on dirait jusqu'à midi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 Radio Mixfloor, un, un max de son dance floor. un max de son dance floor. chaum quand Mix floor. Radio Mix, floor, un, mix un Max de son Max de son Baby like a I'm at her head playoffs. Tim yeah. bottle fuck Timmo. Tim Mo. Told the move her ass to the tempo. Mm -mm -mm. Is you really with the shit though? shit though? Really, is you really with the shit though? Shit though. We got champagne and vodka. cup. Goes with me if they need a pile of oh. niggas, say real niggas, get money, get money. All motherfuckers dash, oh. baby, drop it to the ground like your ass, bitch. Yeah. Back it up like your ass, bitch. Yeah. Continue.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 I don't need all our bills to have fun tonight. <laughs> baby, I don't need all bills to have fun tonight. <laughs> <laughs> <laughs> no, I know. I know. I'm not so doing a scrum, I'm not doing a scrum. I'm not doing a scrum. I'm not Odeń się. W porządku. Nie On est en direct jusqu'à midi avec euh, le morning de l'été Si vous voulez réagir hein, sur Snapchat, Instagram, Twitter Hashtag sur la est également sur notre site de jeux partenaires BobaWorld.fr avec euh, vos dédicaces Dédiées à Luxan euh, Pour Jason, et bah voilà dédicace Et puis rejoignez BobaWorld sur euh, Clash Royale Voilà, petite dédicace faite en direct jusqu'à midi Puis le son de Komodo pour la suite, bienvenue zła. J'adore ce son. Le son de Chris Bourne à l'instant en direct jusqu'à midi, c'est le morning de l'été. Et comme je vous avais dit que j'avais passé des grosses bonnes d'ensemble, c'est comme celle de Kenji Girac. J'adore ce son. Son en direct jusqu'à midi, hashtag morning. Et là, dans quelques instants, un peu de sport. On en reparle dans quelques secondes. Mi fuerza, mi sonrisa, aquí te lo regalo yo. tu una sonrisa, mi balmo no le das tu sabor. Mi fuerza mi sonrisa. Mix Radio Mix Floor, un max de son Dance Floor. One, two, ah, ah, ah, ah, ah, ah, yeah. un max de son Dance Floor. Dance floor, floor. Je me lance, je m'en fiche de ce que les gens pensent, ces regards qu'on autour Laisse-moi faire mes affaires, je te laisse faire des efforts, qui t'a tout foutre en l'air, ouais au fond, je m'en fous rien à faire, tu as raison, oui je tort, moi je préfère me taire, ouais au fond, je m'en Max de son Elle, me dit qu elle est fatiguée. Ce sont le son de souffle à l'instant de découvrir du floor Mais il n'y a que le pas En direct passé de 10h42 minutes On en direct avec Quentin Puis Quentin dans moins de 10 minutes Il va nous retrouver que quelques infos insolites hein. Quelques infos insolites Puisque tu as dit qu'on allait parler sport Ah voilà. bah exactement on en parle, insolite, sport On en parle dans quelques instants reste avec nous en direct <musique> I'm sending pick up the picture, I'ma get you fired I need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 Mon salaire, mais je. Sauf que là, qui me suivent solo sur Twitter Ma chérie me pose pas l'amour et tu as c'est ça qui me fait Tous ces qui passent au c'est pas ta J'ai pas fiche de pêche, pas mon salaire Mais Et on en direct évidemment jusqu'à midi, c'est le morning de l'été. Soyez bienvenue tout le monde, je m'appelle Alex. On a ensemble encore une bonne heure là, c'est ça qui est bon. On se réveille évidemment chaque jour du lundi au vendredi dans le morning dance floor de, de l'été, évidemment, avec euh, Quentin qui est avec nous là ce matin. Oui, euh, je suis genre. là. Ça va toujours, Quentin Ouais, toujours. Alors, Quentin, quelques infos insolites à, à nous balancer. Euh, euh... Insolite plutôt coquine, je dirais, parce ah. qu'il y a la ville de Madrid qui a décidé, plutôt son ouais. maire qui a décidé de faire une journée euh, le 24 juillet prochain euh, pour le naturisme. Et donc, euh, si vous avez euh, l'occasion d'y aller à Madrid. Euh, si vous êtes près de la frontière Vous pourrez vous balader euh, toute la journée Près de la piscine avec la bite à l'air ah, voilà. je, je pense que ça t'intéresse euh, Ah oui, bah, moi j'ai déjà pris mes vacances là-bas, c'est bon ah, ouais, que... <rire> Quentin, ça, ça l'excite beaucoup quand tu prépares ah ouais, cette chronique ouais, euh... ouais. Je... Surtout que j'aurais <rire> dit tout dur Alors laisse tomber, ça va être trop mais bien ça, donc, on pas, euh, à 10h56, bon déjeuner après, <rire> Ils sont peut-être en train de déjeuner et avec, euh, euh... Et alors, ben, non, mais, on va se calmer lui Aller en direct évidemment jusqu'à midi <rire> C'est le moralique de l'été Bienvenue évidemment, c'est ici que ça se passe Avec la suite Ah j'adore ce soir. Ah je kiffe Ah j'adore Ça met pas de bonne humeur Ce matin N'hésitez pas à vous connecter D'ailleurs nous rajouter Si vous avez Snapchat Vous nous rajoutez Vous tapez tout simplement Radio Mixflore Puis vous allez voir euh, Les coulisses de l'émission Évidemment en direct Et puis la suite d'Hero Avec Bailar. On en direct Jusqu'à midi C'est le morning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 Quiero acabar ese sufrimiento que te hace llorar. Radio Mix Un max de Sonden's Floor. Un max de Son Dead Floor.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 il est juste énorme le son de Black M la nuit porte conseil après les petites infos insolites de Quentin eh ben, place à David maintenant qui va nous faire une grosse info insolite en direct c'est le morning inhabituel drôle c'est l'insolite news. news et une centaine de chefs italiens ont donc battu le record de la plus longue pizza du monde en cuisant une pizza grande de 1858,88 m l'événement a été organisé par la ville de Naples l'association des pizzaiolos napolitains et la fondation Univerde durant 11h des centaines de chefs ont donc préparé fait que dans un four, la plus longue pizza du monde. Elle a été réalisée avec 2 tonnes de Fior un fromage italien, 2 tonnes de farine, 1600 kg de tomates, 200 litres d'huile d'olive euh, provenant de la région de Campanie. Une fois le record homologué par une juge de l'organisation, les parts de cette pizza hors du commun ont été distribuées aux personnes ayant assisté au record et offertes à plusieurs organisations caritatives italiennes venant au plus euh, désunies. Une bien belle pizza en tous les cas, qu'il est bien sûr impossible de manger a tout seul, sachez d'ailleurs qu'en juin 2015, l'Italie avait déjà battu le record de la plus longue pizza du monde avec 1595,45 mètres de long. You're killing me over love Da, da, da Your kisses are the only time I listen out for your life. Ałoży To time i hear that song I Sont, on profite hein, de vacances là avec euh, tous vos sons préférés aussi euh, vos dédicaces avec euh, David qui cherche l'amour et qui veut se trouver une meuf bah, bon courage en tout cas à lui et pour la suite c'est l'artiste combien tu t'appelles On est en direct avec Quentin qui est toujours avec nous là Ouais je suis là ouais Ah il est motivé là Combien tu t'appelles pour la suite Bienvenue les chiffres les Quand tu manges tout le monde te va Ce son, le son de l'artiste, avec Combien tu t'appelles C'est le morning de l'état en direct jusqu'à midi avec tous vos hits préférés. On se rejoint dans un instant. Merci d'être avec nous. Radio Mix -flor. Radio Mix, -flor. Radio -mix -flor. Un max de son dance -flor. Un max de son dance, -flor. Un, de son dance -flor. un vent de révolution souffle sur le camping. Tu sais se taper la musique de violon. c'est Tu sais ce qu'ils disent, les vieux Camping 3. Et toi, tu bossais dans quoi À la SNCF. J'avais réussi mon exam parce que j'étais arrivé en retard. Ils ont trouvé que j'avais l'esprit de la maison.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 This is a new hit. A new hit sur Radio Mix Flore. Radio Mix flow. Oh, the mix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 C'est quand on n'y croit plus du tout, qu'on trouve un paradis perdu. en nous. En direct évidemment le son de Cheek Code en direct jusqu'à midi, c'est le morning de l'été, on est là ensemble et puis avec un petit peu de, de rubrique euh, insolite hein, Quentin, ah un oui, euh, dis-moi dis, dis, dis tout là, qu'est-ce qui se passe euh... Puisqu'on est en pleine semaine je vais vous faire un, un top 10 des métiers en pénurie en France. D'accord. dis-moi Voilà, okay. eh bah, dis alors, le... voilà alors on va commencer par la première place et c'est assez surprenant, c'est les artisans et ouvriers qualifiés qui sont en pénurie actuellement. Euh, les travaux manuels etc. Euh, en deuxième position, c'est les chauffeurs, donc chauffeurs de train, chauffeurs de bus, etc. En troisième place, c'est le personnel administratif euh, qui commence à décliner un petit peu. Et euh, en quatrième place, les commerciaux. En cinquième place, les cadres et dirigeants. En sixième place, les médecins et professions paramédicales. En septième place, les techniciens. En huitième place, informaticiens. Ouais. Et euh, en 9ème place, restauration, hôtellerie et enfin en 10ème place, les responsables commerciaux qui ne branlent rien. Non, je plaisante. Non, oh <rire> quel salaud ce Quentin <rire> salaud. Mais ils ah, se baladent trop dans les magasins dans Ah, cas. ils sont en pénurie, c'est-à-dire qu'ils rechargent des gens. Voilà, exactement. Ah, bah comme quoi... Et eh ben voilà, bon, en tout cas ils sont pas en, pén en pénurie pour évidemment euh, euh, nous en direct à la radio. on, cherche bah là, on est pas en, en pénurie des... non plus. Mais nous on recherche toujours des animateurs radio si ça, oui. si ça intéresse des gens. Venez euh, faire partie de, de l'aventure, on compte sur vous en tout cas. Et on est connecté évidemment <rire> avec le site de jeu partenaire bobaworld.fr jusqu'à midi. C'est le morning de l'été. Et puis nous, on est là ensemble avec le son préféré de Quanta oh, J'adore. Ah, ça donne envie de faire la fête, hein. évidemment. Ça donne 11h27, je pense qu'il est un peu temps de se bouger. Ah ouais. Et puis en plus, ça euh, fait deux jours fériés, parce que demain c'est voilà, férié, voilà. évidemment. Donc euh, pour ceux qui taffent et tout. Bah, on, alors... on commence la teuf assez tôt, nous, on va dire. Ah, bah nous, euh, dès le matin, nous appellerons. Voilà. Voilà <rire> alors on dirait évidemment jusqu'à midi. La suite d'Imitri Vegas, arcade. Il est unique ce son. On dirait jusqu'à midi. 11h, passé de 29 minutes. C'est ici que ça se passe. Mix Radio Mix Floor. Radio Un max de son Dance Floor. Un max de son Dance Floor. Un max de son dance floor. Et c'est ça qui est bon En direct évidemment Jusqu'à midi C'est le morning de l'été Soyez les bienvenus tout le monde On est là on en Sangeil évidemment. Il fait beau un peu partout en France Et c'est ça qui est bon En tout cas euh, du côté de nous Il fait un peu gris hein, Je vous le cache pas Et puis pour la suite évidemment, on l'adore Se sont collés la petite hein, Avec Mister Franco on est là jusqu'à midi, 11h, passé de 40 minutes. Dans quelques instants, si vous l'avez raté en première heure, ça sera l'horoscope. Allez, on dirait jusqu'à midi, hashtag Morni, Radio x pour nous suivre. Attends, attends, ma mère. Caler, ça. Mon ami, je dis, hein, tu ne vois pas les filles. On t'invite à un joker et toi, tu viens pour taper les styles. Je wonder si toi, hein, mon ami, il y a quoi Si tu n'avais pas envie d'un joker, Mola, il fallait rester chez toi. Il Faut pas nous gâter la fête, hein. Faut pas nous prendre la tête, hein.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 Et surtout arrêtez de cogiter La vie est tellement belle si tu as l'occasion de fêter faut en profiter Y a les filles y a les filles Churuko. y a toujours de l'as, les madjaja et les matongo y a toujours de l'olo, les babouches et les pointus Et même si tu choisis de 80 mon frère aujourd'hui tu vas trouver ta pointure. Choisis ton couloir, vous n'êtes pas dit, choisis ta petite Mange-la avec appétit et surtout montre lui que tu n'es pas un peu. Récupère la petite, embrouillez la petite, angoisez la petite, et maintenant collez la petite. Coller, coller, coller.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 Récupere la petite, angoisez la petite, embrouillez la petite, et maintenant collez la petite. Allez on continue évidemment ici jusqu'à midi avec vos dédicaces en partenariat avec le site bobaworld.fr dédié à toute ma famille, mon papy, ma mamie et à tous les autres. Je vous aime de la part de Océane dédicace à Hercule et l'oeuvre de 31 de la part de la Fava. Et puis Scorpion dédicace à Flix. On en direct jusqu'à midi. C'est le morning de l'été, on est là ensemble, on bouge pas. Et la suite avec Cashmere, le tout nouveau, Will Card. En direct, on bouge pas. Just <laughs> <laughs> The first time I've ever seen a person. Let me talk Un, un max de son dance floor Un max de son Dance Floor Et c'est ça qui est bon le son de si à l'instant en direct jusqu'à midi c'est le morning de l'été avec Quentin qui est toujours là en Ouais forme. je suis là ouais. Est-ce que tu kiffes le nouveau son de soprano Oui je l'adore ouais Le diable ne s'appuie en pada hein. Ah moi non plus, ah, là plus là de... là. Ce soir tu fais la fête Quentin <rire> Ouais je vais faire la teuf ouais Ah c'est ça, ça qui va être énorme Ah on en direct jusqu'à midi c'est le morning Avant ma j'étais vraiment riche et heureux J'étais le plus grand conseiller des hommes même en haut lieu. On faisait appel à mes services pour prendre malheureux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 Nous perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait des poches, lui ont pris sa femme et ses courses. Il n'a plus d'empire sur le globe depuis qu'on lui a pris son job. Non, le diable s'habille plus en Prada.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 Le job s'habite plus en pagade, oh, oh, oh. le job s'habite plus en pagade. Oh, oh, oh. Les hommes lui ont fait des fausses, lui y ont pris sa femme, mais c'est fausse. Il n'a plus d'entrée sur le globe depuis qu'on lui a pris son job. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, dans ce son. Soprano à l'instant, le diable ne s'appuie, il s'habille plus en prana. Ça c'est le morning, J'ai un peu de mal. Hein. 11h54, on en dirait encore quelques minutes. Et puis on rejoint Quentin qui a le oui. top 10, c'est ça Ouais, le top 10. Alors, comme c'est bientôt l'apéro, euh, ah, je, je vous ai fait L'apéro, l'apéro. C'est pas bientôt, non y euh, Ouais, il est 51, quoi. 51, l'heure du pastis. Enfin, bref. Euh, avec modération, évidemment. Ah, évidemment. Donc, je vous ai fait un top 10 des, des phrases qu'on entend le plus à l'apéro. Ah. Voilà, donc il euh, y en a une, toi Alex, que tu dis là, j'ai relevé, <rire> j'étais mort de rire en antenne. Dis-moi. Voilà, donc euh, en première place, il euh, y a la phrase « on a dit dans les yeux ». Donc quand, euh, forcément, euh, je pense que c'est quand on fait euh, « chin »,« santé », etc. Ah. Euh, en deuxième place, euh, quelqu'un a vu le tire bouchon Ah ouais, c'est vrai. <rire> en troisième place, on a « blanc sur rouge, rien ne bouge <rire> ».« Rouge sur blanc, tout fout le camp ». Ah ouais, je, je connaissais voilà. pas. <rire> euh, en quatrième place, il y a euh, « marié ou pendu dans l'année ». Euh, en cinquième, je connaissais pas non plus. Euh, en cinquième place, il y a euh, boire ou conduire. Moi, j'ai pas le permis. Ah, <rire> <rire> euh, en sixième place, c'est l'histoire d'une pute. Euh, non, Tonton, pas encore. <rire> euh, Vas-y, il fait quoi le serveur là Et ensuite, il y a la huitième place. Ça, c'est pour toi. Santé mais et pas, pas de des pieds pied. voilà. c'est ma phrase fétiche j'ai encore balancé hier soir c'est santé mais pas des pieds la vie ne vaut rien mais rien ne vaut la vie c'est voilà. ma phrase en ce moment et en soirée j'ai. Euh, la pression genre, vaut mieux l'avoir que la subir aussi. Ouais, <rire> ensuite en deuxième place euh, y a, on prend la, la bouteille pour le chemin Voilà. Ah, ça, ça nous Forcément quand on que... part en déplacement On a toujours besoin de sa bouteille d'alcool ah, on, on a fait une émission il y a, il y a plus d'un mois euh, En Vendée euh, Pour ceux qui nous ont écouté quand on était en direct de avec Bretignolles ah, il... oui. Croyez moi Quentin euh, Déjà quand on est arrivé dans le camping On a été logé euh, par la radio euh, Il a pris la voiture et la a et la barrière d'entrée ouais, <rire> ouais bah, Jeune conducteur écoute, et, donc, malheur. et donc la suite hein, et donc... Femme au volant la mort entendant <rire> Et donc en dixième place euh, On prend la bouteille pour le chemin Donc ça c'est huitième euh, En neuvième place en... En 10ème place, ça euh, sort plus. Oulala, attends. Apéro, en 9ème euh... place, voilà. Donc En 9ème place, bah t'es venu sans ta femme C'est le truc qu'on dit souvent à l'apéro. Ouais. Et enfin, en 10ème place, euh, qui a encore bouffé tous les chips Excuse-moi de te décevoir, quand t'as baisé trois quarts des d'effroi, j'ai jamais entendu ça en soirée Mais bon, <rire> c'est pas grave, c'est peut-être que c'est peut ce nous À la base, que sur que le site que j'ai trouvé, on a 45 Donc ah, Si t'as euh... envie que je te fasse les 45 maintenant euh... Bah non, on va pas parler de la voilà. parce que ça me donne envie C'est ah, moi aussi ça. Non, j'ai gueulé, là. Bah, cherchez, évidemment avec modération, sachez-le <rire> La suite qui te met, avec Glory, celle qu'il te faut J'ai foi en l'avenir depuis que je t'ai trouvé J'ai tant de choses à dire tente à te prouver Je ne trahirai jamais ta confiance Que seulement tu m'accordais au moins une chance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 Baby did, done, dan Allez, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana. Je ferai de ta vie un rej, Tu pourras donner la parole. Je ferai de ta vie un rej, Si tu me lais, serponinie, dana. sur sont de, son de Kinvay pour se quitter aujourd'hui évidemment le morning de l'été et il revient dès demain. Et oui je serai avec vous le 14 juillet euh, avec vous en direct à l'antenne. Ah non mince C'est demain le 14 juillet, je m'en souviens un peu plus. Je reviens dès vendredi, pardon, je ne suis pas là demain parce que je suis. j'ai Luman. J'ai Piscida. Ah, que je me rappelle plus que j'avais une prestation. En fait. Je viens de me rappeler aujourd'hui, je dois monter un feu d'artifice. Donc je, je rigole. Feu d'artifice, c'est dans, dans les chiottes que ça va se passer. Alors, oh euh, oh là là, Quentin, Quentin c'est l'heure de se quitter On me dit qu'il y avait voilà. du monde dans le studio Il côté du cast. Ah, non, bah arrête avec ça. Ah, bah Comment attends, quoi, ouais. on se pâtait la Je donné envie tout seul. Ah, là, là. Bon, en tout cas, on se quitte. On se rejoint vendredi. pour le morning de l'été 10h midi. Merci, Quentin. Merci à toi de m'avoir invité. Une Toi. Bonne journée ouais. et à bientôt! Et merci Ciao. en tout cas à tout le site bobaworld.fr. Et puis nous on sur le son de Tal. Ciao! Ciao! L'impression d'une vie dans le noir, l'ennui éteint tous nos espoirs. Inconscient, une vie illusoire et incapable de voir. Mais tu sais que sans en avoir l'air. They're Un max de son d'Explore Miroir, dis-moi qui est le plus beau, qui t'a devenu mégalo, viens donc chatouiller mon ego.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 ale, ale! Flach Radio Mixflor Radio Mixflor Radio Mixflor Un max de Son Danceflor Mix Radio Mixplore Radio Mixplore Radio Mixplore Radio Mixplore Radio Mix Un max de son Den's Floor Radio Mixplore un max de son Den's floor